الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنبدأ الآن بترجمة الدرس الخامس من هذه الدروس التي سجلت خلال الدورة التي كانت في جنوب المملكة وهي دورة الإمام عبد الله القرعاوي رحمه الله ونترجم دروس الشيخ زيد المدخلي حفظه الله على كتابه التعليق المتين على كتاب أصل السنة واعتقاد الدين وهو شرح لعقيدة الإمامين الرازيين أبو حاتم الرازي وأبو زرعه الرازي Donc on commence maintenant le cinquième cours dans les cours de l'explication du livre du Cheikh Zaid qui est l'explication de la aqidah des deux imams razi Abu Hatim et Abu Zura Et donc on commence maintenant avec un autre point familie point qu'on va avec la aqida d'ahl sunnah wal jamaa donc l'imam euh yani ibn abi hatim il ma'san la Donc, qu'est-ce que ça signifie C'est que les dix que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa a mentionné par leur nom et pour lesquels il a témoigné qu'il serait au paradis hein, selon ce qu'il a témoigné selon yani ce qu'il a mentionné comme témoignage à ce sujet-là et sa parole est une parole de vérité. Donc, Cheikh Zayd, il explique cette parole. Et il dit, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Qu'est-ce qu'il veut dire ici? C'est qu'il euh, parle des dix nobles compagnons qui ont été euh, mentionnés parmi ceux qui ont reçu l'annonce, la bonne annonce, qu'ils vont être au paradis. Et ces dix Sahaba sont, premièrement, Abu Bakr Nassatiq radiyallahu anhu ensuite Omar Al Farouk et ensuite Uthman Dhun Nourayn c'est-à-dire Uthman Dhun Nourayn Nourayn c'est les deux lumières celui qui a épousé les deux filles du de prophète sallallahu alayhi wa sallam donc c'est Uthman ibn Hassan ensuite Ali Al Murtada Dhu As-Sibtayn al donc Ali سعيد بن زيد القرشي العدوي سعد ابن أبي وقاس القرشي، عبد الرحمن بن عوف القرشي، وأحد الشورى الستة، وأبو عبيدة عامر بن الجراح القرشي الفهري امين هذه الأمة. cest familia umma يعني شبيهي الميثاق دي الزبير ابن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته ايل ابن عبيد عبيد الله رضي الله عنهم اجمعين ont reçu l'annonce qu'ils vont être au paradis. La, la bonne annonce qu'ils seraient au paradis. Donc les chefs, il dit, parmi les croyances dal ossunat Jama'ah, il y a le fait que le prophète sallam a témoigné. Donc il faut croire que le prophète sallam a témoigné à propos de yani euh, cela, cest c'est-à-dire qu'il serait au paradis. Et on croit à ça pour yani confirmer la foi qu'on a en ce que le prophète sallallahu a annoncé et qu'est-ce qu'il nous a donné comme information à ce sujet-là et poursuivre également son exemple et les gens de la sunnah également ils n'ont aucun doute et aucune hésitation et ils ne s'arrêtent pas par rapport à cette question-là c'est-à-dire ils sont convaincus de ça Et ça, c'est la voix de l'ahle jamaa dans tout ce que le prophète sallam a donné comme témoignage. Hein? Et parmi ces témoignages, il y en a les dix à, à qui on a fait l'annonce, l'heureuse annonce du paradis. Et donc, à la tête de, de ces dix-là, il y a les quatre successeurs du prophète sallam bien guidés, Al-Khulafa, Al-Arba, Abu Bakr, Omar, Osman et Ali, Que Allah soit satisfait de tous. Et le Cheikh il dit... Donc, également, on a mentionné dans... Ça a été rapporté dans la Musnad, et dans les Sunan, qu'il y en a dix. Hein, la mention des, du nombre de dix parmi ceux qui ont reçu l'annonce du paradis. Et ça a été rapporté selon Saïd ibn Zayd, il a dit... Je témoigne sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam que je l'ai entendu dire que dix personnes seront dans le paradis. Le prophète est dans le paradis. Abu Bakr est dans le paradis. Omar est dans le paradis. Osman est dans le paradis. Ali est dans le paradis. Talha est dans le paradis. -Zubair ibn al-Awam est dans le paradis. Saïd ibn Malik ibn ibn est dans le paradis. Abdurrahman ibn Awf est dans le paradis. Et si j'aurais voulu, j'aurais mentionné le dixième. Et euh, il a dit, alors ils ont demandé, et qui est-il Et il s'est tué. Puis il a dit, et ils ont dit, qui est-il Alors il a dit, c'est Saïd ibn Zayd. Et ensuite il a dit, le fait que l'un d'entre eux soit témoin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que son visage soit recouvert de poussière euh, yani, dans cette rencontre c'est meilleur pour lui que yani, les actions que l'un d'entre vous fait durant toute sa vie même si sa vie durait la durée de la vie de Nour le prophète Nouré et donc euh, ça c'est L'exemple de ce hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed, Abu Daoud et at tirmidhi et d'autres également. Et il rapporte également un autre hadith qui est rapporté selon at tirmidhi ou par at tirmidhi selon le hadith d'Abdur ibn Aouf. Il dit que le messager d'Allah a dit Abu Bakr est dans le paradis. Ya Omar pahadi, pahadi, Ali pahadi, pahadi, pahadi, ibn Fahdi, Ya Uthman ibn Fahdi, Ya Ali ibn Fahdi, Ya Talha ibn Fahdi, Ya Subair ibn Fahdi, Ya Abdurrahman i Awf ibn Fahdi, Ya Sa'd ibn Abu Waqqas ibn Fahdi, Ya Sa'id i Zayd ibn Fahdi, et Abu Ubaida Jarrah i al-Jarrrah ibn Fahdi. Que Allah soit satisfait de, de tous. Donc ça c'est ce qui vient clarifier ce point. Ensuite, euh, le texte encore de l'Aqidah la, la des deux, deux Rasies on lit ce qui suit parmi les exemples de ce qu'ils ont comme euh, Aqidah, comme croyance il dit c'est à dire d'invoquer la miséricorde pour tous les compagnons de Mohammed et le Cheikh Zayd il explique cette parole. Et il dit qu'est-ce qu'on veut dire ici par les compagnons de Muhammad c'est-à-dire euh, ashab en arabe, c'est le pluriel du mot sahabi. Et le sahabi, c'est toute personne qui a rencontré le message, euh, qui a rencontré le prophète wa sallam, en croyant en lui, même si c'était qu'un instant et qu il est mort, il y a qui est mort musulman et croyant même si avant sa mort enfin, c'est-à-dire même si avant qu'il meure il y a eu une apostasie et qu'il est revenu à l'islam par la suite donc même si entre le temps qu'il a, euh, y a vu le prophète puis me qu'il euh, meurt il y a eu une apostasie Eh bien, du moment qu'il est revenu à l'Islam avant sa mort, il est quand même considéré comme étant un sahabi selon l'opinion la plus correcte. Et le Cheikh explique, il dit, Muhammad, c'est un nom parmi les noms du messager d'Allah » sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah ta'ala le dit dans Surah al-Fatih, le verset 29. الله يقول محمد رسول الله و محمد رسول الله و الله و يقول محمد الله عبد الله و عبد المطلب الله هاشم يقول عبد المناف ابن يقول رسول الله و كلاب رسول الله و يقول رسول الله و غالب رسول فهر و مالك رسول النضر و يقول Le fils de Khuzajma, le fils de Mudraka, le fils de Ilias, le fils de Mudar, le fils de Nazar, le fils de Maad, le fils de Adnan, le fils de Ismail, le fils de Ibrahim, Al-Khalil, Lamid Allah, a najmuśsalatu wassalam. Donc, ça c'est toute la généalogie. Du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien une partie de la généalogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le Sheikh Zayd il dit, et le fait d'invoquer la miséricorde et l'agrément ou la satisfaction sur les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Une, toutes ces deux choses-là c'est une sunnah c'est-à-dire d'invoquer la miséricorde et l'agrément la, des Sahaba. c'est une euh, sunnah des salafas salih et ça c'est parce que la personne qui est sur la sunnah lorsque on mentionne un d'entre les Sahaba, après avoir mentionné son nom, ils disent tout de suite radiyallahu anhu C'est-à-dire que Allah soit satisfait de lui. Et ça, c'est la méthode qu'ils utilisent ou la forme qu'ils utilisent en général. Et c'est possible également qu'ils ajoutent Wa rahimahullah, c'est-à-dire et que Allah lui fasse miséricorde. Hein? Euh, et la raison pour laquelle ils font ça, c'est uniquement parce qu'ils aiment les compagnons du messager d'Allah et qu'ils ont du respect pour eux hein? et de l'estime pour eux. Et, euh, en fait, et lorsqu'ils font cela, ils, ils le font en se basant sur les textes du livre, hein, du livre puissant que Allah a révélé. Comme lorsque Allah a dit, par exemple, dans le verset 100 de la al رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري, تجري تحتها الانهار خالدين فيها أبد ذلك الفوز العظيم وكقوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا الشيخ المرسل هذا لا يبدو أن أن Hein, le tout premier parmi les croyants, parmi les muhajirines et les ansars et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière ou de la manière la plus parfaite Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui et il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternel, éternellement et voilà le grand succès et le verset 18 dans Surah al-fatih dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit certes Allah a été satisfait des croyants lorsqu'ils ont donné l'allégeance sous l'arbre et il a su ce qu'il y avait dans leur cœur et il a fait descendre sur eux la tranquillité et il les a récompensés d'une grande victoire qui, qui est proche hein? il leur a donné comme, comme récompense une victoire proche contrairement au Rawafid. Et au Khawarij, c'est le pluriel de Rafida et de Kharija. Donc, c'est deux sectes dont on a parlé déjà dans le cours précédent. Donc, les Rafids, parmi eux, il y en a, comme on a dit, qui euh, divinisent et qui font de Ali un dieu. Ali ibn Abi Talib, Ali ibn Abi Talib anhu, ils, ils, le peint, ils le prennent pour Allah. Hein? Ils le prennent pour une divinité, ils l'adorent. Hein? et Ali a brûlé certains d'entre eux par le feu hein? par colère pour Allah parmi les sectes des chiites, ah, il y a ce qu'on appelle aussi as sabba qui insulte les meilleurs d'entre les Sahaba du messager d'Allah comme Abu Bakr Omar, Osman Et Aisha et Hafsa, et d'autres également, qu'elle soit satisfait d'eux, et qu'il soit satisfait de tous les Sahaba. Et ils accusent le reste des Sahaba d'hypocrisie, excepté un petit nombre d'entre les Sahaba, comme euh, Abu Zar al rifari Salman al-Farisi, al-Miqdad ibn al-Aswad, anhum, hein, eux, ils, les, ils font, ils c'est-à-dire eux, Il les exemptent, ils les exempte de l'insulte et de l'hypocrisie. De les traiter d'hypocrites. Tandis que, il y les autres, ils le font pour eux. C'est-à-dire, ils les insultent, et ils les traitent d'hypocrisie. Et ils ont également, comme corruption dans leurs croyances et comme y mauvaise chose dans leur méthodologie et dans leurs pratiques, que, Les livres, les, les livres des gens dal de Sunna qui euh, clarifient la corruption de leurs croyances sont remplis d'exemples de fausses croyances et de méthodologies et d'applications qui sont corrompues et il euh, y a, ni des, y a ni contraire à la vérité. Comme par exemple l'adoration des tombes et le fait de faire des pèlerinages à ces tombes et le fait de. Chercher le secours et d'appeler au secours les morts hein, qui sont enterrés dans ces, euh, ces tombeaux-là. Et également le fait de mentir à propos d'Allah et de mentir à propos de son messager. Ou également le fait qu'ils disent à propos de leurs imams qu'ils connaissent. Ils disent à propos de leurs imams. Hein, qu'ils sont au-dessus des anges rapprochés et des prophètes envoyés dans le mérite. C'est-à-dire qu'ils sont meilleurs que les anges et que les prophètes. Et ainsi que d'autres paroles de mécréance majeure et de, et de shirk majeures qu'ils ont. Et donc, que Allah subhanahu wa ta'ala leur donne ce qu'ils méritent dans cette vie d'ici-bas, dans le Barzakh c'est-à-dire lorsqu'ils vont être dans leur tombe et dans l'au-delà également Allah leur donne ce qu'ils méritent et on a déjà expliqué ça dans les derniers cours après le shaykh il dit et à notre époque il y a une secte qui est apparue parmi eux c'est-à-dire parmi les, ah, les rafida et ce sont ce qu'on appelle al-housiyoun al, -hossiyoun, al -hossiyoun. Et ils ont réuni en eux-mêmes les croyances des Rafidah et les croyances des Khawarij. Puisqu'ils ont, euh, ont fait sortir leurs leur, leur problèmes et leurs tribulations dans le Yémen, au Yémen. Et ils ont même dépassé les limites du Yémen et ils sont même euh, entrés dans une partie du sud de l'Arabie Saoudite du royaume de l'Arabie Saoudite pour propager leurs fausses croyances hein, et pour essayer yani, de jouir des, des, bonnes, des bonnes choses yani, qui sont présentes dans leur royaume selon ce qu'ils pensent donc ils pensent qu'ils vont pouvoir jouir de ça et yani, les armées de l'islam dans le royaume de l'Arabie Saoudite se sont tenues contre eux hein et ont coupé les voix à ces gens-là en entier c'est-à-dire toute l'armée de l'Islam en Arabie Saoudite s'est tenue contre ces gens-là et contre les actes et les attaques qu'ils font et il y a eu de, de, de, de, de, beaucoup de batailles entre eux et l'armée de l'Arabie Saoudite et ça continue encore au moment où on est en train d'écrire ces lignes-là Et les armées du Tawhid sont en sérénité dans leur combat contre ces Rawafil Khawarij. Et ceux d'entre leur armée, cest l'armée des, des gens du Tawhid, l'armée de l'Arabie Saoudite, qui meurent, et qui sont tués parmi euh, les combattants. Le Cheikh, il dit donc, les, gens qui, les soldats qui sont tués parmi nos soldats, qui combattent dans le sud pour défendre la l'aqida et défendre les terres sacrées et les lieux saints, les lieux saints de, ce, de cette nation et de ce pays, musulmans sont, par la permission d'Allah, des, des martyrs, tandis que ceux qui sont tués parmi ces impurs, c'est-à-dire parmi les houthiyins, qui leur action est mauvaise et le mal est contre eux dans la dunya dans leur tombe après qu'ils meurent et dans l'au-delà par la suite lorsqu'ils sont ressuscités et nous attendons la grande victoire contre eux parce que ce sont des gens de mal ils sont parmi les pires les pires euh, Il y a les corrupteurs et les pires gens de corruption sur terre et ils sont parmi les pires ennemis de l'islam et des musulmans et parmi les exemples de leur transgression en premier et en dernier c'est d'essayer de d'humilier les gens de la sunna et de propager leur fausse croyance corrompue qui est la, la croyance des gens du de rafd C'est-à-dire la croyance des Rafidah, qui est bien connue pour sa fausseté et sa corruption et sa haine hein, envers les gens de la Sunnah et les gens de la vérité. Et donc, que Allah leur donne ce qu'ils méritent comme éloignement et comme rejet, hein, comme rétribution pour leurs fausses croyances et leurs transgressions et en, en y contre des parties des terres de, du royaume de l'Arabie saoudite hein, qui sont remplies d'habitants musulmans. Et qu'Allah maudisse les chosis, ceux qui les aident, hein, comment, comment pourraient-ils revenir Le cheikh il dit, et dans plusieurs textes hein, et des narrations, Et y des paroles, des salaf qu'on a trouvées. Il y a les paroles explicites au sujet de leur mécréance. C'est-à-dire les preuves explicites de leur mécréance. Le Cheikh, il dit parmi les hadiths, il y a euh, certains hadiths qu'il qu mentionne, le Cheikh. Euh, ce qui est rapporté selon Abdullah ibn Abbas, il dit que le prophète, a dit « Ma fi je sommenił na rafidah, je refodu na lislam, Donc, uh, ce hadith, il dit, il y aura des gens vers la fin des temps qu'on appellera rafidah, qui rejettent lislam, et uh, ils prononcent et il se disent musulmans. Donc, ils prononcent lislam, et ils rejettent lislam. Alors combattez-les car ce sont des mushrikoun, des associateurs, des gens qui font le shirk. Et dans une autre narration, c'est rapporté selon Ibn Abbas, anhu, ma qu'il a dit J'étais auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et, euh, et Ali, radiallahu anhu, était présent, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Oh Ali, il y aura dans ma umma des gens, qui vont prendre notre amour, cest l'amour des gens, de la famille, de notre famille, la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils auront un mauvais surnom, ils seront appelés ar-rafida. Alors combattez-les, car ce sont des mushrikoun, ce sont des, des idolâtres. Une autre narration également, il dit, c'est rapporté selon Ali, Il a dit que le messager d'Allah a dit: c'est-à-dire qu'il va y apparaître vers la fin des temps des gens qu'on appelle Rafida. Et ils refusent l'Islam. Ils rejettent l'Islam. Euh, une, une autre narration qui dit: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي بعدي قوم لهم نبز يقال لهم الرافضه فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإنهم مشركون قلت يا رسول الله ما العلامه ما العل ما فيهم قال يقرضونك بما ليس فيك ويطعنون على أصحابي ويشتمونهم Donc, ça c'est une autre narration rapportée selon Ali, Ibn Abi Talib, il dit que le messager d'Allah a dit il y aura après moi des gens qui vont apparaître ou qui vont venir et ils auront un surnom, on les appellera rafida Et si vous les rencontrez, tuez-les car ce sont des Mouchrikoun. Je dis aux messagers d'Allah quel est leur signe Quel est le signe qu'il y aura en eux les reconnaître, il dit il te glorifie pour ce que tu n'as pas en toi et ils attaquent ou ils insultent mes compagnons et ils les maudissent donc ça c'est des exemples de ce qui est rapporté comme narration ensuite il dit parmi les paroles des salafs les narrations les paroles des sahaba. » Et des salats. Il dit, ça a été rapporté selon Ali, radiallahu qu anhu, qu'il a dit il y aura après nous des gens qui vont prendre comme religion notre amour, c'est-à-dire qu'ils vont prétendre nous aimer par rapport à la religion, et ils mentent sur nous, et ils sortent, hein, ils sortent de la religion. Et le signe de cela, c'est qu'ils insultent Abu Bakr et Omar. Une autre narration, la deuxième narration, c'est selon Ali ibn Abi Talib également, qu'il a dit Cette ummah va se diviser hein, également, de la même façon, et la plus égarée de toutes les sectes et la plus mauvaise, c'est celle qui appelle hein, ou qui invite vers nous les gens de la famille du prophète et le signe de cela c'est qu'ils ins qu insultent pff, et qu'ils maudissent Abu Bakr et Omar et il y a plusieurs narrations dans ce sens là et le cheikh il dit et certains imams ont mentionné parmi les imams de, de, de la sunna que les Rafurda sont yani, des kouffards sont dans le kouffre Il plusieurs imams de la Sunna ont mentionné la, la mécréance des Rafidahs. Et il dit, je vais vous mentionner quelques-uns. Donc, le premier exemple, c'est qu ce qui est rapporté selon Ahmed ibn Yunus. Rahimahullah, il dit, nous, mangeons, nous ne mangeons pas la viande qui est sacrifiée ou égorgée par un homme Rafidhi. Parce qu'il est apostat pour moi cest selon moi, c'est un apostat. Donc, ça, c'est ce qu'il a dit. Une autre parole de l'imam al-Sha'bi, il dit, rahimahullah, l'épreuve des rafidahs est la même que l'épreuve des juifs. Les juifs ont dit, il ne peut pas y avoir un dirigeant ou un imam excepté si c'est un homme de la famille de Daoud. Et les Rafidahs ont dit « Quelqu'un ne peut pas être un imam excepté s'il si fait partie des enfants d'Ali de ibn Abi Talib. » Et les Juifs ont dit « Il ne peut pas y avoir de djihad dans le sentier d'Allah jusqu'à ce que sorte Al-Masih al-Dajjal, l'antéchrist, comme celui qu'on traduit comme l'antéchrist. » Et il va descendre du ciel. Et les Rafidahs ont dit « Il n'y a pas de djihad dans le sentier d'Allah. » jusqu'à ce que sorte le Mahdi et qu'une voix appelle dans le ciel. Donc ça c'est l'exemple de ce qui est rapporté dans la, dans la troisième narration, c'est écrit que Abu Bakr al-Marwazi a dit « J'ai demandé à Abu Abdillah, c'est-à-dire Ahmad ibn Hanbal, à propos de celui qui insulte Abu Bakr, Omar et Aisha. Et il a dit « Je ne le vois pas comme étant sur l'islam. » Je ne le vois pas comme étant sur l'islam. C'est-à-dire qu'il voit que ce n'est pas un musulman. La quatrième citation mm. :« Abu Abdillah al-Bukhari, Rahimahullah, mm. Donc l'imam al-Bukhari dit Ça me dérange pas de prier, de, ça me dérange pas que je prie derrière un djahmi ou un rafidi, ou que je prie derrière un juif ou un chrétien. C'est-à-dire, c'est la même chose que je prie derrière un jahmi, ou un rafidi, ou que je prie derrière un juif ou un chrétien, c'est la même chose. C'est-à-dire, pour lui, c'est des mécréants. Il dit, on ne doit pas leur donner le salam, on ne doit pas les aider, euh, pardon, on ne doit pas les visiter, et on ne doit pas, donc il dit, on ne doit pas les, leur faire le salam. Les saluer, On ne doit pas les visiter. On ne doit pas les marier. On ne doit pas leur demander de témoigner. Et on ne mange pas le, la viande qu'ils ont égorgée. Donc ça, c'est la parole de l'imam al-Bukhari. Euh, un autre exemple, un sixième exemple, c'est rapporté selon Ahmed ibn Muhammad ibn Sulayman al-Tusturi. Il dit, « Rahimahullah » j'ai entendu Abu Zura qui disait si tu vois un homme qui diminue hein, qui rabaisse un d'entre les compagnons du messager d'Allah alors sache que c'est un hérétique et ceci c'est parce que le messager d'Allah pour nous est vérité et le Coran est vérité et ce Coran et cette Sunna nous a uniquement été ramené est donné par les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ceux-là veulent uniquement attaquer hein, et critiquer nos témoins pour euh, y -y, rendre ou annuler, pour pouvoir annuler le Coran et la Sunnah. Et c'est eux qui méritent plus d'être attaqués ou critiqués parce que ce sont des, des hérétiques ce sont des hérétiques une autre parole, la sixième narration ou citation qui mentionnait ce qui est rapporté selon Haroun ibn Ziyad il a dit j'ai entendu al Firyabi et un homme qui lui posait la question à propos de celui qui insulte Abu Bakr il a dit c'est un kafir c'est à dire un mécréant il a, on lui a, posé, la, il a posé la question ensuite, est-ce qu'on fait la prière sur lui, s'il meurt Il a dit non hein? Et, il, et il dit Je, je lui ai demandé Qu'est-ce qu'on fait avec lui Alors qu'il dit Rien ne mérite d'être adoré excepté Allah C'est-à-dire qu'il dit Qu'est-ce qu'on fait avec lui s'il si meurt Il a dit Ne le touchez pas avec vos mains Soulevez-le avec des, des morceaux de bois Jusqu'à ce que vous Poussiez son corps Ou jetiez son corps Dans un trou Le point numéro 7, la citation numéro 7, que l'imam Ahmed, rahimahullah, a dit, ceux-là, c'est-à-dire les Rafidah, sont ceux qui se sont désavoués des compagnons de Muhammad, sallallahu wa sallam, et qui les insultent, et qui les rabaisse et les diminuent. Il déclare les imams mécréants, excepté quatre, c'est-à-dire il déclare les Euh, yani les musulmans et les les les, les, et les, les dirigeants dans, les imams dans, dans, parmi les sahaba comme étant mécréants excepté quatre Ali et Ammar et al miqdad et Salman et il dit les rafidah n'ont rien de l'islam les rafidah n'ont rien de l'islam les mais l'islam Donc ça, c'est les paroles de certains d'entre les imams des salafs à propos des rafida. Le cheikh il dit ensuite, en ce qui concerne les khawarij, les gens qui ont, euh, les, ce sont les gens qui ont la méthodologie des takfiriyins, qui font le takfir des musulmans. Hein, il déclare les musulmans mécréants. Et à la tête de ceux que les khawarij ont déclaré mécréants parmi les musulmans, il y a certains entre les Sahaba, certains entre les compagnons du messager sallallahu wa sallam comme Ali ibn Abi Talib hein, anhu et ceux qui ont participé avec lui à les combattre le jour de al -Nahrawan. et les Khawarij ont continué à sortir d'un temps à l'autre, d'un moment à l'autre à travers l'histoire contre les musulmans. Donc, ils se sont mis à attaquer les musulmans à différents moments et à différentes époques. Et ils les déclarent ou Et ils tuent les musulmans et les musulmanes. Donc, ils tuent les musulmans et les musulmanes, et ils sont parmi les plus durs ennemis de l'islam et de la sunna. Et c'est pour ça que tu les vois ils font tout pour essayer de combattre les musulmans, alors qu'ils laissent en paix les adorateurs d'idoles. Comme le prophète a dit pour les décrire, ils tuent les adeptes de l'islam, les gens qui suivent l'islam, et ils laissent en paix les adorateurs d'idoles. Et le prophète les a blâmés et critiqués dans plusieurs hadiths. Par exemple, Le premier hadith qu'il mentionne, c'est le hadith qui est apporté selon Abdullah ibn Mas'ud, dans lequel le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Vers la fin des temps, il y a des gens qui vont sortir. » Ce sont des jeunes, hein, des jeunes avec des, une faiblesse d'esprit. Hein, les faibles d'esprit, rêveurs ils disent parmi les meilleures paroles des gens ils récitent le Coran sans que cela ne dépasse leur gorge et ils quittent l'islam de la même manière que la flèche quitte sa, hein, son arc et celui d'entre vous qui les rencontre hein, alors qu'il les tue parce que dans le fait de les tuer il y a une récompense auprès d'Allah pour celui qui les a tués. Et le hadith rapporté selon Abu Salama qui dit j'ai dit à Abu Sa'id al khudri est-ce que tu as entendu le messager d'Allah mentionner quelque chose à propos des les Haruriya il a dit j'ai entendu je l'ai entendu mentionner, que ce sont des, je ai entendu mentionner des gens hein, qui font beaucoup d'adoration au point de faire que vous allez mépriser, hein, vous, vous allez mépriser votre prière à côté de leur prière et que vous allez mépriser votre jeûne, hein, et leur prière et leur, leur jeûne vont vous faire mépriser votre propre jeûne et ils vont quitter la religion ou sortir de la religion de la même manière que la flèche hein, sort de, sa, de son arc et si tu prends la flèche une fois qu'elle a traversé sa quoi tu regardes sa pointe tu regardes euh, les plumes tu regardes sur la flèche au complet tu trouves aucune trace dessus c'est à dire elle est passée à travers sans rien laisser, sans rien garder. Et oui. elle, elle a quitté complètement. Oui. Donc, est-ce que tu regardes la flèche, tu regardes les plumes à la fin, est-ce que tu trouves quelque chose Rien. Hein? Donc, ça c'est l'exemple qui est mentionné dans ce hadith. Euh, et il est rapporté par Ahmad, Ibn Majah et d'autres également. Il y a un autre hadith qui est apporté selon Abu Dhar Anhu, et il dit que le Messager d'Allah a dit après, après moi dans ma ummah ou il y aura après, après moi dans ma ummah des gens qui vont réciter le Qur'an, mais que ça ne dépassera jamais leur gorge ou leur cou. Ils, ils, ils vont quitter la religion et sortir de la religion de la même, de la même manière que la flèche sort de euh, sort de l'arc ou quitte l'arc et puis ensuite ils n'y reviennent jamais hein? ce sont les pires créatures et ensuite il dit et Abdullah ibn Samit il dit j'ai mentionné cela à Rafi ibn Amr le frère de Al-Hakam ibn Amr al-Ghifari Allah anhu et il a dit et moi aussi je l'ai entendu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam Il un autre hadith le 4 mentionné à propos des Khawarij c'est celui qui est rapporté selon Ibn Ibn Abbas radhiyallahu anhu qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit hein, Des gens vont réciter le Coran parmi ma Oumma et ils vont quitter ils, ils vont quitter ils vont sortir de l'Islam de la même manière qu'une flèche Quitte l'arc pour montrer comment ils sortent rapidement. Euh, le cinquième hadith qui est rapporté selon Jabir ibn Abdullah, il dit Le messager d'Allah était dans un endroit qu'on appelle Al-Jarana -ja et il était en train de distribuer le butin, les moutons et Les, euh, les différentes parties du butin et il était dans la chambre de Bilal à ce moment-là et ce, il y a un homme qui a dit sois juste ô Muhammad, parce que tu n'as pas été juste alors le messager d'Allah a dit malheur à toi hein? et qui sera juste après moi si moi je n'ai pas été juste Alors Omar Ibn al Khattab a dit Laisse moi au Messager d'Allah pour que je puisse couper le coup de cet hypocrite. Alors le Messager d'Allah a dit Celui là il a des compagnons hein? Il a des compagnons avec lui et il récite le Coran sans que cela ne dépasse leur cou ou leur gorge et ils vont sortir de la religion comme la flèche sort de l'arc. La, euh, le, le sixième hadith, selon Ibn Abi Awfa, il dit que le messager d'Allah a dit, les khawarij sont les chiens de l'enfer. Les khawarij sont les chiens de l'enfer. Il y a un autre hadith qui rapporté selon Ibn Omar, que le messager d'Allah a dit, qu'il y a des jeunes qui vont euh, yani, apparaître ou qui vont venir et qui vont réciter le Coran... sans que cela ne dépasse leur gorge. Chaque fois qu'une qu corne va sortir, elle sera coupée. Et le, Ibn Omar a dit, j'ai entendu le messager d'Allah, qui disait, chaque fois qu'une corne, parmi leurs cornes, va sortir... Elle sera coupée jusqu'à vingt fois. Jusqu'à ce que la, les derniers d'entre eux sortent avec le Dajjal. Jusqu'à ce que les derniers d'entre eux sortent avec le Dajjal. Euh, ensuite, le huitième hadith s'est rapporté selon Anas ibn Malik, qui a dit que le messager d'Allah a dit « Vers la fin des temps, il y a des gens qui sortiront parmi cette homme. ils vont réciter le Coran sans que cela ne dépasse leur gorge ou leur cou et un de leurs, un de leurs signes c'est le fait qu'ils se rasent et euh, si vous les voyez ou si vous les rencontrez alors tuez-les et c'est rapporté et un autre hadith qui est rapporté le neuvième, c'est selon Abu Khalil Selon Abu Umama, Anhu qui a dit Ce sont les pères qui seront tués sous le ciel, et celui qui a été tué par un d'entre eux, c'est une des meilleures personnes. Il dit les pères parmi ceux qui sont tués, qui sont tués sous le ciel, c'est eux. C'est-à-dire les Khawarij. Et les meilleurs parmi ceux qui sont tués sont ceux qui sont tués par eux. Ce sont les, les chiens des gens de l'enfer. Et ceux-là étaient musulmans. Ils sont devenus mécréants. Je dis, dis c'est-à-dire Abu Ghali, il dit, je dis, oh est-ce que ça, c'est quelque chose que tu dis toi-même? Il a dit, non. Hein? Il a dit, certes, je l'ai entendu du messager d'Allah. Et ça, c'est ça a été déclaré Hassan par Sheikh Al-Albani. Le Sheikh Al il dit, donc tu vois, ô toi, celui qui récite, ô celui qui lit, hein, ô toi, noble lecteur, tu vois maintenant ce qui a été rapporté de façon authentique dans les sunan et dans les narrations, les paroles des, des, des salaf, les paroles des imams de la science. Hein, parmi les, les, les, les paroles qui mentionnent le verdict au sujet des Rawafil, à propos de leur mécréance, et de leur corruption sur la terre, et que ce sont des gens qui prennent comme élément, de, qui considèrent comme étant un élément dans la religion le fait de détester les gens d'Alesson wal Jamaa. Donc pour eux, ça fait partie de la religion de détester Alesson wal Jamaa. Même qu'ils insultent les meilleurs d'entre eux, c'est-à-dire Abu Bakr, Omar al-Faruq, Abu Bakr Omar, al siddiq Omar al-Faruq, Osman Din Aisha, Umm al-Mu'minin, Hafsa, Umm al-Mu'minin, les mères des croyants. Que Allah soit satisfait de tous. Et d'autres également parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein, ceux qui sont les meilleures générations hein, selon le témoignage du prophète sallam, à ce sujet donc si c'est le cas alors il n'y a aucun doute personne ne peut douter dans ce cas là de la mécréance de la wafid, hein, que Allah leur donne ce qu'ils méritent. ensuite le sheikh il dit comme tu as vu et comme tu as entendu Au, hein, au toit le lecteur, les textes qui ont été ramenés au sujet du blâme des Khawarij, hein, et la clarification du fait que ce sont les pères des créatures, et qu'ils sont les chiens de l'enfer, et qu'ils quittent la religion, qu'ils sortent la religion, de la même manière que la flèche sort de l'arc, et qu'ils sont décrits par toutes les descriptions les plus blâmables. Hein? Et l'origine, ou la source de cette description à leur sujet, c'est bien entendu la Sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc si ça c'est le cas, alors personne d'entre les musulmans peut douter du fait que ces gens-là font partie de ceux qui font couler Le sang des musulmans de façon illicite et qui font de grands désordres sur la terre. Et donc, pour cela, que Allah leur donne ce qu'ils méritent comme châtiment dans cette vie présente et dans l'au-delà. Et donc, faites, prenez garde, prenez garde de défendre ces deux groupes qu'on vient de mentionner ou de suivre. Euh, yani, de prendre des excuses pour eux hein, et de suivre leurs fausses interprétations leurs interprétations corrompues hein, qui ne sont pas euh, supportées par rien de ce qui est dans le Coran ou dans la Sunna donc ça c'est ce qui vient conclure donc, cette partie de ce qu'on a lu maintenant des paroles yani, du Zayd dans l'explication De cet aspect de la de Ahl Sunnati wal Jama'a mentionné par les deux imams al-Razian. Maintenant qu'on a euh, mentionné ça et qu'on a expliqué ça, traduit ça, on va maintenant traduire les paroles euh, du Cheikh Zayd dans les commentaires qu'il a fait à la fin du sémi, donc à la fin du dars, à la fin de la lecture du texte, durant le dars qu'il a donné, pendant l'épaule du séminaire du séminaire de l'imam al-Qar'aw donc voici son explication donc le chef il dit alhamdulillah mange Allah et paix et salut sur le prophète et sur sa famille et ses compagnons donc ça c'est une parole résumée et claire et à propos de deux sectes parmi les sectes des garments et une des, deux des pires sectes des garments les Rafidah et les Khawarij et on a parlé d'eux dans plusieurs recherches au sujet de leur croyance dans ce livre et qu'ils sont des ennemis de la Sunna et des gens de la Sunnah à tout, à tout, dans tous lieux et à toute époque et ça c'est Un de, leur, de leurs plus grands signes, leur haine de la sunna et des gens de la sunna, ceux qui transmettent la sunna et qui la font paraître et qui luttent dans la voie de la défense de la sunna et qui réfutent les ennemis de la sunna. Donc ils détestent ces gens-là. Le croyant doit faire attention de leurs fausses croyances et de leur voies corrompues, de leurs pratiques corrompues. Les Khawarij sont les pires d'entre les créateurs. Et les Rawafs en fait, sont pires qu'eux. Et lorsque le musulman connaît la croyance de ces gens et de leurs semblables, et donc ils vont prendre leur préco précaution pour ne pas tomber dans rien de ces fausses croyances-là, et ne pas chercher d'excuses pour eux, ou de les défendre, parce que ce sont des gens de la fausseté. Et, et il n'est pas permis à quiconque d'entre les gens de la vérité de les défendre ou de leur chercher des excuses, parce que sinon ils vont être renforcés par cela. Hein. Il est obligatoire de clarifier ce qu'ils ont et on doit toujours mettre un garde contre eux et contre tous les mots qui contredisent les gens Sunnah dans leur croyance et dans leur méthodologie et dans leur comportement et leur conduite. Non. Première question. Les narrations qui ont été rapportées au sujet de la permission de tuer les rois Est-ce que cela signifie qu'il est permis de tuer les rois d'aujourd'hui qui sont présents? Le Cheikh il répond, il dit, celui qui, qui tue les gens de Pédaa, c'est le dirigeant des musulmans, et avec lui, les musulmans qui sont avec lui, et on ne peut pas dire ici que chaque individu prend son arme et qu'il commence à tuer les rois comme comme individu ou en groupe. Mais le djihad fait s'appeler il, il faut que ce soit derrière une bannière islamique qui est euh, dirigée par un dirigeant musulman, pour pas pas qu'il y ait du désordre, et du chaos et que du mal retombe sur les musulmans et les musulmanes à cause des transgressions, des limites. Donc il faut suivre les fondements à ce sujet-là, derrière une bannière islamique, le, la lutte le djihad dans le chemin d'Allah, et que les, les raisons et les causes sont présentes et sont respectées, et les empêchements sont éliminés. Dans ce cas-là, on lutte contre ces gens-là et on combat contre ces gens-là. Et on ne parle pas des individus qui vont prendre leurs armes, qui vont partir pour tuer des individus ou des groupes, ni parmi les Khawarij, ni parmi les Rawahafid. En fait. Deuxième question Quel est votre conseil, votre conseil pour les gens dal Sunna au Yémen qui combattent les Hosiyoun et qui appellent, les qui appellent à leur méthodologie à leur fausse croyance. Le chef, il dit, ils se sont tenus, les gens, les gens du Yémen, parmi les gens de la Sunna, se sont tenus en face d'eux et ils les ont combattus et Allah les a aidés contre eux. Et donc ils ont perdu. Et ceux parmi les gens de la Sunna qui ont été tués, Allah Leur donne, leur fait l'honneur du martyr, d'être martyr, car ceux qui les ont tués sont des ennemis d'Allah, et des ennemis de son messager, et des ennemis de l'islam et des musulmans. Non. Troisième question il y a un homme qui a de l'argent, de Waqf, et il a besoin d'un prêt. Est-ce qu'il a, pris, est -ce qu a le droit de prendre de ce wakf et de le remettre lorsqu'il va avoir de l'argent? La réponse, le chef il dit on doit remettre l'argent du wakf dans yani, l'endroit où euh, yani, il revient ce wakf. Yani, il, il doit se passer pour Allah. Yani, il doit se passer de cet argent là et se limiter uniquement à ce qu'il a comme argent pour lui déjà, et qu'il cherche une autre voie, ou un autre moyen pour trouver de l'argent, pour qu'il ne touche pas à l'argent du waqf, pour, pour que l'argent du works soit donné, et donné dans, la, dans euh, les choses pour lesquelles l'argent du waqf a été donné. Quatrième question. Est-ce que, est que les Salafs ont déclaré innovateurs ou ce qu'on appelle euh, les Mourgiat al-Fuqaha Est-ce que les Salafs ont déclaré Mubtadi'a Mourgiat al-Fuqaha Le il dit tous ceux qui ont contredit la méthodologie d'Al-Sunnah la méthodologie dal qui est tombée dans la bid'ah. Donc, euh, il y en a tous ceux qui ont contredit la méthodologie de al-Sunnah, il est tombé dans la bid'ah, que ce soit petit ou grand. Donc, donc ils ont contredit al dans leur dans leur séparation des actions de la foi. je fait qu'ils ont fait sortir les actions de la foi. Même si ils sont d'accord avec les gens de Ahl, de Ahl Sunna dans le fait que euh, la personne qui fait des bonnes œuvres, il va être récompensé et celui qui fait des péchés il va être puni hein, sous la, selon la volonté d'Allah donc ça c'est une contradiction et toute contradiction qui, qui, qui existe dans la, dans, la, dans la croyance elle est considérée comme une Buda. Toute contradiction dal sunnah, c'est considéré comme une Buda. Cinquième question. Est-ce qu'on doit euh, détester les gens de bida a de façon absolue ou bien on les aime un point, selon un point de vue puis on les déteste selon ce qu'ils ont pour bidar Le dit ça, c'est la voie des salaf. Que le pêcheur, le pêcheur musulman, on ne le déteste pas comme on déteste le kafir. On l'aime pour ce qu'il a comme islam et on le déteste pour ce qu'il a comme mécréance. Et le fait de l'aimer pour ce qu'il a comme islam n'implique pas qu'on ne doit pas y a, le boycotter s'il fait partie des gens de Bédar ou des gens des grands péchés. Y a, on doit le boycotter tu agis, tu appliques le hajr sur lui pour qu'il revienne à la vérité. Sixième question. Comment le musulman peut atteindre la bénédiction à son moment, c'est-à-dire au moment de cette bénédiction-là Le chef, il dit, il dit, par la grâce d'Allah en premier, puis son aide et ensuite par les causes qu'il va faire pour l'obtenir. De préserver le temps et de le, le fructifier dans ce qui va lui ramener du bien dans sa religion et dans sa dunia. Il ne laisse pas le temps passer s'échapper de lui pour rien ou futilement. Il essaie de, de fructifier son, son, son temps, parce que le temps est précieux, il ne sait pas combien de temps il lui reste. Donc il fait toujours euh, attention, et la grande portion doit être dépensée dans sa religion, comme l'apprentissage de la religion d'Allah, et de continuer à chercher la science et de la propagation de la science, d'établir les obligations de la religion en premier lieu, et de préserver sa langue et son corps, de faire beaucoup de rappels d'Allah. Ça c'est ça c'est du bien et c'est qu'est-ce qui aide l'homme à préserver son son corps, son son cœur et son corps. N'a Septième question. En cas, il va être au paradis. Alors, pourquoi il n'a pas été mentionné parmi les dix qui vont être... Euh, qui ont été promis au paradis? Le cheikh il dit, on mentionne les dix qui ont été euh, promis au paradis. Il selon la l'ordre qui a été mentionné, et, et également toute autre personne pour qui le messager d'Allah a mentionné qu'il sera parmi les gens du paradis, alors il est, dans, il, il est aussi parmi les gens du paradis, et les musulmans témoignent, il y en a tous les musulmans témoignent qu'il est dans Parmi les gens du paradis, comme au ibn Muhsan, le Prophète a témoigné. Lorsqu'il a mentionné les 70 000 qui vont rentrer au paradis sans châtiment ni jugement, et là, à ce moment-là, au s'est levé, il a dit Invoque Allah pour que je sois un d'entre eux. Il a dit Tu seras parmi eux. Donc, ça, c'est un témoignage du Prophète. Et celui qui lui c'est à dire Allah lui, lui lui donne la connaissance de ce qu'il veut parmi les choses de l'invisible et de l'inconnu et d'autres également comme Thabit ibn, ibn Qays ibn Shammas hein? celui qui a été mentionné dans l'histoire bien connue Et le prophète s'en a envoyé quelqu'un pour lui dire, « Dis-lui qu'il sera dans le paradis. » Et la femme qui avait des crises d'épilepsie, le prophète s'en somme a dit, « Si tu veux, tu dois faire preuve de patience et tu auras le paradis. Et si tu veux, je vais invoquer pour toi. » Et elle a dit, « Je vais être patient, je vais endurer. » Et donc, elle est parmi les gens du paradis. Et le résumé, le résumé c'est que tous ceux pour qui le prophète Sassama a témoigné qu'il sera au paradis en dehors des dix, il sera parmi les gens du paradis avec certitude et, les et tous les musulmans témoignent de cela. Donc ça, c'est ce qui vient conclure le cours numéro cinq, parmi les cours de l'explication de la aqida des deux razi. Subhanakallahu wa bihamdik ashhadu la ilaha illa ant astaghfiruka wa atou ilaik wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi